Phonétique. Activité 11. 1. J'aime cette actrice. 2. Je vais chez cet opticien. 3. J'écoute cette journaliste. 4. Je connais cet étudiant. 5. J'appelle cet architecte étranger. 6. J'aime cette photographe. 7. J'écoute cet animateur. 8. Je vais chez cette psychologue. 9. Je vais chez cet épicier. 10. Je connais cette dentiste.